Où était-il adoré Le prophète était adoré dans la grotte d'une liberté avant que la révélation ne lui soit révélée.